Début décembre marque déjà le début des festivités de fin d'année et son lot de marchés de Noël dans notre région. Rendez-vous par exemple les 2 et 3 décembre au marché de Noël de Marchienne. Plus de 40 exposants, de nombreuses animations, des promenades en calèche, présence du Père Noël et idées cadeaux. Cette année, les visiteurs seront accueillis en nocturne le samedi jusqu'à 22h. Plus d'infos, 03 27 90 58 54. Le cirque de Noël vous attend du 1er au 10 décembre inclus sur le parking des Basanos de Waterloo le fabuleux spectacle Le Noël de Joseph Bouglione sera joué tambour battant à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout le talent et savoir-faire de la dynastie Bouglione amorcée dès 1830 feront de ces représentations exceptionnelles un moment de pure féerie. Réservation office de tourisme 030 75 85 86 ou Bouglione.net Pour la cinquième année consécutive la Croix-Rouge française organise son opération Un enfant, un jouet. Pour qu'un sourire se lisse sur le visage de chaque enfant venez déposer jusqu'au 31 décembre vos cadeaux et jouets dans les caddies mis à disposition à l'entrée des magasins partenaires. Liste des participants disponible 0320 25 34 03. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Radio Galaxy 95. Bye. La gym gauloise et le twirling club ouatrelosien vous présentent leur premier show artistique ce samedi 2 décembre, 15h, à la salle Roger Salangro de Ouatrelo. Au programme, démonstrations et exhibitions d'arts martiaux, karaté, aikido.